we gaan beginnen vandaag, inshaAllah, de coup nummer 3 in de explicatie van de tafsir van de surah Fatir in de Koran, die is la surah 35. We hebben de tafsir jusqu'à tot nu toe, van vers 1 tot 11. Et on s'est arrêté hier au verset 11, on a terminé le verset 11. Donc, on va reprendre à partir de l'endroit où on s'est arrêté hier. Donc, c'est-à-dire le verset 12. Donc, « Aouzou billahi imuna shaitan irwajim »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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إن يشأ يذهبكم وَيَأْتِ بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وَازِرَةٌ وزر أُخْرَى وَإِن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير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 إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كذب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ثم وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أخذت الَّذِينَ كَفَرُوا Donc, on s'arrête ici, le verset 26, donc, Inch'Allah, on va voir ce qu'on va être capable d'interpréter de, ou d'expliquer de, de ces versets-là aujourd'hui, Inch'Allah, en commençant par le verset 12. Donc, la lecture maintenant de la traduction de ces, pas, ces passages-là, on l'a fait hier. Donc, euh, Inch'Allah, on va juste y aller verset par verset, Inch'Allah, dans l'interprétation de qu ce qu'on a lu en arabe, Inch'Allah. Donc, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ عُجَاجٌ Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire. Et celle-là est salée et amère. Cependant, chacune de vous, Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. Wa tara al-fulk fihima wa al min fadlihi wa la alakum tashkurun Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce peut-être serez-vous Donc euh, par rapport à Abdurrahman il explique هذا إخبار عن قدرته وحكمته ورحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم وأنه لم يسوي بينهما لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون وأن يكون البحر ملح أجاج ملح أجاج ملح أجاج لأن لا يفسد الهوى المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات لأنه ساكن لا يجري فملوحته تمنعه من التغير ولتكون حيواناته أحسن وألذ ولهذا قال ومن كل من البحر الملح والعذب تاكلون لحما طريا وهو السمك المتيسر صيده في البحر وتستخرجون حليه تلبسونها من لؤلؤ ومرجان وغيرهما مما يوجد في البحر فهذه مصالح عظيمه, عظيمة للعباد Donc, le Sheikh, il commence par expliquer que, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de sa puissance, de sa sagesse, de sa miséricorde, du fait qu'il a fait que les eaux soient de, les eaux qui sont sur la terre ne soient pas toutes pareilles, qu'il ne les a pas toutes mises à égalité, qu'il y a de l'eau douce et qu'il y a de l'eau salée. Et il dit qu'il y a dans ça un grand bienfait, hein, qui, Euh, et Annie, il, il explique que cela est un, est, euh, justifié par hein, un bienfait un, un grand bienfait pour le monde hein, qui vit sur terre et que parmi ces bienfaits là il y a que par exemple l'eau de des ruisseaux et des rivières et ainsi de suite sont de l'eau douce que Annie, euh, cette eau douce là Elle est potable, elle est douce, elle est agréable à boire, et que, euh, elle peut être utilisée justement pour ceux qui veulent en boire, pour ceux qui veulent l'utiliser pour l'agriculture, pour ceux qui veulent euh, l'utiliser pour euh, abreuver leur bétail ou pour irriguer leurs champs ou ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des bienfaits qui viennent de cette eau-là. Et il y a l'eau de la mer qui est salée et amère. Et euh, une des explications ou des raisons que le chef a mentionné pour euh, expliquer ou montrer le bienfait qu'il y a dans euh, le fait que l'eau de mer soit salée, c'est que elle fait en sorte que il y en un il y qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui est mort d'entre les les animaux qui vivent dans l'eau, qu'est-ce qui meurt dans l'eau, et il euh, y en peu importe qu'est-ce qui va mourir dans l'eau, et eh bien le fait que Euh, l'eau soit salée et eh bien ça l'empêche ça empêche qu'est-ce qui meurt de se euh, une, disons ça empêche qu'est-ce qui meurt de dégager des mauvaises odeurs qui se répandraient euh, sur la terre et donc d'un côté ça c'est un des bienfaits de, du fait que l'eau de mer soit salée parce que l'eau de mer est euh, une, disons elle elle ne circule pas comme L'eau de, des ruisseaux et des rivières, elle ne circule pas euh, de la même manière. Donc, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui meurt dans l'eau de mer lorsque ça se décompose Et bien, étant donné qu'il y a du sel dans l'eau, ça empêche, euh, il, y a un équilier, il y a des mauvaises odeurs ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est une des raisons que le Cheikh mentionne ici parmi les bienfaits de l'eau salée. Et bien entendu, il y en a beaucoup d'autres fait par rapport à d'autres clarifications et d'autres raisons de, de ces choses là et si on lit dans les livres euh, euh, d'écologie et de biologie et de d'autres domaines également et eh bien on peut découvrir d'autres sagesses aussi et d'autres bienfaits qu'il y a euh, dans ces dans ces choses là, dans le fait qu'il y ait de l'eau salée et de l'eau douce. Donc Allah wa ta'ala, il a tout fait ça, il a créé ça, il a distingué entre ces deux eaux-là pour une sagesse hein, et pour le bienfait des des hommes. Euh, ensuite, il explique, il dit et de toutes les deux, c'est-à-dire que ce soit de l'eau salée ou de l'eau euh, douce, eh bien vous pouvez en extraire hein, une euh, et en manger, euh, vous pouvez vous pouvez manger et extraire yani euh, une chair qui est fraîche, c'est-à-dire Hein, la chair des poissons Et il y en a d'autres animaux Qui sont dans la mer, qui sont bons à manger Et euh, qui est facile à pêcher hein, Qui sont faciles à pêcher également Et vous pouvez également extraire Comme il, comme Allah le mentionne à la suite Vous pouvez également en extraire Des parures que vous allez porter euh, Comme par exemple Des perles Et différentes formes de, différentes sortes de coraux qui sont utilisés, des coquillages et autres, qui sont utilisés pour euh, la parure, la décoration et des choses de ce genre. Donc, ça c'est des choses, des exemples de bienfaits qui existent dans la mer que Allah a créé pour ses serviteurs. Et المصالح la والمنافع في et أن سخره الله dans يحمل الفلك من السفن والمراكب فتراها تمخر البحر وتشقه فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن محل إلى محل فتحمل السائرين وأثقالهم, وأثقالهم وتجاراتهم فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير ولهذا قال Oli tabtaaru min fadlihi wa laallakum tashkurun. Donc, il dit également: <coughs> Parmi les bienfaits de, de la mer, il y a le fait que Allah l'a assujetti <coughs> aux hommes. Et il a permis donc aux hommes de l'utiliser pour faire du transport, pour transporter des marchandises. Et pour transporter des personnes. Et donc, tu vois les bateaux fendre la mer, hein, fendre l'eau, et euh, se, se déplacer, et s'en aller d'un endroit à un autre, d'une place à une autre, emportant des marchandises et des choses très lourdes, hein, et des personnes également, que, sans ce genre de moyens de transport, on aurait de la difficulté à se déplacer. Et le fait qu'il y ait euh, de l'eau Et justement les déplacements sur l'eau Et bien ça facilite hein, Ça facilite les déplacements Et ça allège également aussi le transport Pour les hommes Et même que si on regarde aussi euh, Dans l'histoire Et bien toutes les grandes villes En général Elles se, elles se bâtissaient Au bord des rivières Et au bord des, au bord des mers Pourquoi Pour justement faciliter Le transport Hein, et aussi pour faciliter l'irrigation des champs et l'agriculture et beaucoup d'autres raisons comme ça. Donc, euh, ça, ça, ça montre la, le bienfait de ça. Et parfois, tu vas voir des bateaux immenses euh, y a qui pèsent, euh, y a des poids vraiment euh, étonnants et tellement c'est lourd. Et malgré tout, eh bien ça flotte hein, parce qu'il y a bien entendu... Hein, La façon dont Allah a créé les choses euh, Et comment il a fait les choses C'est que c'est d'une manière à ce que euh, L'eau soit capable de supporter euh, Le poids du bateau Selon la forme hein, Selon la forme de ce bateau là Et c'est fait d'une manière Qui fait que justement euh, Le bateau ne va pas couler Et ça c'est par la permission d'Allah C'est par la force d'Allah Parce qu'il y a des choses beaucoup plus légère que ces bateaux-là qui vont couler vers le fond. Hein. Donc, ça, ça montre la grandeur d'Allah Subhanahu wa Taala, sa sagesse, comment il a bien créé les choses. Tandis que les koufars, quand ils analysent les lois qui, qui gèrent ou qui régissent certaines, certaines réalités de qu ce qui se passe dans la nature, eh bien, ils attribuent ça uniquement à des lois aveugles hein, qui se seraient établies par elles-mêmes ou bien euh, à, des, à, à qu ce qu'ils appellent la nature hein, et qu'ils prétendent que c'est quelque chose qui est euh, une force aveugle qui une, est apparue comme ça par hasard au lieu d'admettre que c'est Allah subhanahu wa le créateur tout puissant, le sage l'omniscient qui a, euh, a régi toutes ces choses-là et organiser et créer toutes ces choses-là pour une sagesse hein, et pour le bien des hommes <coughs> donc le shaykh explique ça il mentionne que il y a de, tous ces exemples-là de, de qu ce que les hommes peuvent faire avec les, les bateaux et comme ils peuvent les utiliser sur la mer et ainsi de suite tout ça, ça fait partie de, de la grâce d'Allah et de ses bienfaits et de sa bonté il également molitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun donc également pour que vous puissiez chercher certains des produits de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que vous puissiez être reconnaissant donc tout ça ça nécessite d'un autre pas bien entendu hein, le remerciement et la reconnaissance l'obéissance et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en in dat geval, in dat geval, in dat geval, in dat de in dat geval, in dat geval, dat geval, dat geval, in dat geval, in dat geval, in dat geval, shamsa wa kullun li rabbukum wa allatheena tad'oona donc 13 et 14 Allah subhanahu wa ta'ala la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé donc ici le sheikh il dit ensuite sheikh al-Sa'di, il dit et de ce il ta'ala al-layl nahar bil-nahar bil-layl yudkhilu hatha fiha'a ala hatha kullama يذهب أحدهما وينقص الآخر، يزيد أحدهما وينقص الآخر، ويتساويا يتساويان، فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. donc il explique qu'il y a également dans les bienfaits d'allah subhanahu Qu'il a fait pour nous Et qu'il a créé pour nous Parmi ses grâces Il y a justement la nuit et le jour Et ça c'est un des grands bienfaits D'Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes hein? Le jour et la nuit et comme, il a, euh, fait en, et comme il a fait en sorte Que le jour et le, la nuit Se succèdent Et que le jour entre dans la nuit Et que la nuit entre dans le jour hein? lorsque un part L'autre arrive Et il a fait en sorte que parfois le jour augmente, et parfois c'est euh, la nuit qui diminue, et parfois c'est le contraire, et parfois les deux sont de durée ou de longueur égale. Et tout ça, c'est quelque chose qui permet et qui fait en sorte que les hommes soient capables de bien y faire qu ce qui est nécessaire pour eux pour être capables de bien s'occuper de, de leur corps, de leur personne, de leur, de leur bétail. De leur, de leur euh, yani, agriculture, des arbres et ainsi de suite Tout ça, ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa donc a créé et géré de cette façon-là Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui, qui vient par hasard Ou qui euh, est fait sans raison ou sans sagesse hein, Qui est apparu comme ça Non, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa a créé de cette façon Et qui a, qu a été calculé par Allah Pour une grande sagesse Et pour le bienfait des hommes hein? Donc encore, encore là C'est quelque chose qui doit pousser Les hommes à être encore plus Reconnaissants <coughs> Ensuite il dit Al nur haraka sukun تنظيف الثمار وتجفيف ما Allah a assujetti le soleil et la lune la lumière la clarté le de mouvement tout ça ça a été géré calculé par Allah et le fait que les serviteurs se dispersent que les serviteurs se dispersent hein, tout ça c'est des choses qui euh, font partie donc des, des choses qui ont été calculées et créées par Allah pour que les, les serviteurs et les êtres humains sur la terre et les animaux et les plantes eh bien, puissent justement profiter et bénéficier de, tout ces, de toutes ces bonnes choses là et pour que les, les serviteurs se propagent sur la terre et se dispersent euh, pour chercher sa grâce hein. et il y a également le fait que euh, dans, il y a justement le soleil qui euh, réchauffe la terre et qui euh, il y a éclaire euh, il y a ça permet par exemple aux fruits de se développer correctement et de mûrir et parfois aussi euh, les, fruits, les fruits secs et eh bien Hein, on, les, on les pose au soleil et puis ils s'assèchent Ils s'assèchent naturellement Et on peut les préserver plus longtemps Donc tout ça c'est des choses qui sont euh, bénéfiques Grâce justement au mouvement des astres du soleil et de la lune Que Allah a régi et créé et organisé Et que encore une fois c'est pas quelque chose qui arrive par hasard Hein, comme les koufars le prétendent, ou comme certains d'entre les euh, koufars le prétendent, mais eh, c'est quelque chose qui est géré par Allah, wa le Créateur et le Maître et le Tout-Puissant. Et euh, donc tout ça, ça fait partie des choses nécessaires pour les hommes. Et que si les hommes perdaient ce, ces, ces grâces-là et ces bienfaits-là, eh bien c'est certain qu'il y aurait euh, un grand tort qui serait porté aux hommes parce que les hommes ne peuvent pas vivre sans, hein, sans ces choses-là que Allah a créées pour eux. Et euh, Donc, c'est ça. On a besoin du jour, on a besoin de la nuit. On a besoin du jour pour vivre et faire nos activités et pour faire tout ce qu'on fait. Hein, et on a besoin également de la nuit pour avoir le repos, le calme et euh, yani, la tranquillité. Et, et euh, yani pour dormir. Hein, donc, tout ça, c'est des choses qui font partie de يعني du bien pour les hommes et du et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nécessite encore une fois de notre part de la reconnaissance et de l'obéissance envers lui ensuite il dit wa qawluhu kullun yajri li ajalin musamma ay kullun min ash-shams wal yasiran fi falakihihima ما شاء الله أن يسيرا، فإذا جاء الأجل وقرب انقضاء الدنيا انقطع سيرهما وتعطل سلطانهما وخسف القمر وكورت الشمس وانتشرت النجوم. نعم. donc le chef explique ensuite. il dit donc que Chacun des deux, c'est-à-dire chacun du soleil et de la lune, circule ou euh, s'achemine vers un terme fixé. Hein, le soleil et la lune, ils suivent des orbites, des trajectoires dans, dans la création d'Allah. Et chacun se dirige, il s'en va vers une trajectoire qui a été déterminée par Allah vers un terme fixé. Donc, euh, tout ça c'est par la prédestination d'Allah subhanahu wa taala. Il y a des koufars qui, hein, maintenant sont en train de parler de, il y a de, de, de l'univers, surtout les astrophysiciens puis tout ça, ils parlent de la création des cieux, de la terre, des astres, des étoiles, des galaxies, tout ça, tout ces, toutes ces choses-là, hein, et ils essaient de calculer la grandeur de l'univers et Euh, les astres et toutes ces choses-là. Et il calcule tout ça comme si c'était le résultat d'une un, explosion, d'un Big Bang hein, qui serait euh, et donc, euh, à l'origine de la création de, ou de l'apparition de notre galaxie ou de notre univers. Et bien entendu, hein, et tout ça, c'est totalement faux, puisque Allah, c'est lui qui a créé l'univers. Et il l'a créé avec sa connaissance, avec sa sagesse, avec sa toute-puissance. Et euh, les astres, il les a créés. Hein? Et c'est lui qui a fait que l'univers soit comme il est maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant, qu'est-ce qu'on appelle l'univers C'est seulement le dernier des cieux. Sama Dunya. C'est seulement le dernier de, des sept cieux. Au-dessus de ces sept cieux-là, il y a, au-dessus de, de ce ciel, on voit avec les étoiles et les astres, il y en a sept autres hein, superposés. Hein, il y en a six autres superposés. Et donc, euh, tout ce que les hommes connaissent de ça, c'est rien. Il y en par rapport à la réalité de qu'est-ce qui existe. Et c'est euh, quand ils étudient, par exemple, les différents astres et les différentes euh, et est, galaxies, les différentes étoiles, eh bien, ils en parlent comme si, en voulant dire, Euh, pourquoi il y a la vie sur la Terre C'est quelque chose qui euh, est un mystérieux parce que euh, tout est bien calculé, tout est à la bonne distance, la bonne température, les bons éléments, tandis que dans les autres, euh, dans les autres galaxies ou les autres astres, les autres planètes, ce n'est pas le cas, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour la vie, donc pourquoi c'est comme ça Et il s'imagine que c'est juste quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard. Hein? Et là, ils sont en train de dire: bon, peut-être que si jamais la terre va euh, exploser ou qu'il n'y aura plus de vie sur la terre, eh bien, euh, il va falloir commencer à penser à partir sur une autre planète. Hein? Ils commencent à parler de ce genre d'idées-là, et bien entendu, c'est totalement absurde parce que lorsque la, la fin de la création va arriver et que Allah subhanahu wa va établir le il y a l'heure de la fin des temps et eh bien c'est pas seulement la terre qui sera détruite et notre monde qui va disparaître c'est à dire la terre et le ciel il y a la terre et la lune et le soleil mais c'est l'univers au complet qui va hein, disparaître Allah va détruire toutes les planètes pas seulement la nôtre Donc et même si c'était possible eh bien, Subhanallah, donc on ne peut pas s'échapper d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent être éternels hein, sur la terre Et qu'ils peuvent s'échapper de la mort Donc euh, le sheikh il dit que chacun des, des, des astres comme le soleil et la lune Ils vont dans leur trajectoire, dans leur orbite Tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu Et ils circulent de cette façon là Mais lorsque le terme est arrivé et que la fin des temps approche eh bien, ils vont cesser leur cheminement. Comme on le sait, tout va être détruit. Tout va être en désordre. Même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné Que le, un des plus grands signes parmi les signes de la fin des temps, hein, parmi le, qui sera peut-être même probablement le dernier de, des signes, c'est lorsque le soleil va se lever à l'ouest. Lorsque le soleil va se lever à l'ouest. Et euh, à ce moment-là, eh bien, euh, ça va être hein, clair que c'est la fin des temps. Et à partir de ce moment-là, Allah n'acceptera plus la foi de quiconque. n'acceptera plus la foi de quiconque après que le soleil se soit levé à l'ouest. Et euh, donc, donc, tout ce qui est dans l'univers va être effet, et la lune va s'éteindre la lune va s'éteindre de même que le soleil hein? subhanallah, donc imaginez que le soleil commence à s'obscurcer ça c'est quelque chose qui même les koufars, scientifiques koufars, ils disent, le soleil va s'éteindre, ils prédisent soi-disant qu'il va s'éteindre un jour, comme Comme différentes étoiles Sauf que ça c'est Ils il prétendent que c'est dans des milliards d'années Je ne sais pas combien de milliards d'années Alors que Allah subhanahu wa ta'ala C'est lui seul qui connaît la date Du fin des temps hein. Et, euh, et Quand on regarde les signes On voit donc Quand les signes s'approchent les uns après les autres C'est là que la fin des temps Va approcher Et qu'on va voir ces choses là hein. Et euh, ensuite, donc euh, le soleil va s'obscurcir et que les étoiles vont se disperser. Donc, ça, c'est des signes. Et le cherif a dit :« Falam bayna ta'ala bayna man hadhi bayna bayna, falam bayna ta'ala ma bayna min hadhi al-maqloqat al-azhima wa ma fiha. » Donc, le sheikh explique, il dit ensuite que fois qu'il a clarifié ce qu'il a clarifié de ces différents qui sont immenses Et qu'il a mentionné ce qu'il y avait comme leçon et comme chose, euh, et comme, euh, exhortation pour nous dans ces exemples de différentes, de grandes créatures, grandes créations qu'Allah a faites. Et qu'il a, qu a mentionné également ce qu'il y a dans ça comme perfection et comme, comme bon, bonté et comme bienfait. Et il mentionne par la suite, Mulk". Hein, donc il dit, Hein, voici votre Seigneur hein, Voici Allah, votre Seigneur hein, À lui appartient le royaume Donc c'est comme pour dire Vous, avez, vous voyez maintenant qu'est-ce qu'on a mentionné Qu'est-ce qu'on a décrit Comme création Et comme euh, yani, euh, Tout ce qu'on a fait dans ce monde Et dans cet univers Comment on l'a créé hein, Tout ça, ça nous montre la grandeur d'Allah Zalikum Allahu Rabbukum Donc Voilà hein, Tel est Allah subhanahu wa ta'ala Votre seigneur A lui appartient la royauté A lui appartient la royauté C'est à dire Comme le cheikh Il explique, il dit c'est à lui Seul Qu'appartient la création De tout ce qu'on a mentionné Et c'est lui seul qui l'a tout assujetti et, et qui contrôle tout de ces choses-là. Et c'est lui le Seigneur, celui qui mérite l'adoration et qui est adoré. Hein? Et c'est à lui qu'appartient la royauté et, et c'est à lui que le royaume appartient seulement. Donc ça, c'est pour établir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ça. Et ça répond aux mouchriquons. Et ça répond aux koufars qui prétendent et qui prétendent que Allah a des partenaires dans la création. Donc Allah explique, non, il n'a pas de partenaires dans la création, c'est lui qui a tout créé seul. Hein? Et ça répond aux koufars également, qui prétendent que le monde s'est créé tout seul, hein? et le monde s'est organisé tout seul, et que tout ça c'est un grand hasard. Hein? Non, ce n'est pas un hasard, pas, ça ne s'est pas créé tout seul. Tout ça c'est Allah subhanahu qui l'a créé Et Tu vois souvent les koufars ils parlent Quand ils parlent de Dieu ou d'Allah subhanahu eh wa ta'ala Et bien ils en parlent comme si c'était une suggestion Ou bien comme si c'était une probabilité Ils disent oui s'il y a un Dieu ou si Dieu existe Est-ce qu'il y a un doute Est-ce qu'il peut y avoir un doute à propos d'Allah et de son existence et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré? Non, il n'y a pas de doute. Hein? Et ce n'est pas possible même qu'il y ait un doute pour quelqu'un qui est raisonnable et qui réfléchit. Sauf pour quelqu'un, bien entendu, qui s'enfle d'orgueil et qui est arrogant et qui refuse de se soumettre hein? et qui refuse de reconnaître sa petitesse devant la grandeur infinie d'Allah. La grandeur Hein? La grandeur d'Allah avec son arrogance, il refuse. C'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'il ne reconnaît pas que Allah existe. Hein? Il le dit avec sa langue, il le dit avec sa bouche que Dieu n'existe pas. Sauf que au fond de lui, dans son cœur, il, il sait très bien la réalité. Il sait que c'est Allah qui est créateur, qui est le maître de tout. Mais par fierté, par arrogance, il refuse de l'admettre. Voilà, tadouna min min min voilà, voilà, Walla voilà, voilà, voilà, il continue donc le verset. voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, La voilà, voilà, la, la. voilà, voilà, voilà, voilà, en dat de Allah nu aan de die partners aan Allah in de adoration en die een shirk met Hij. Parmi les gens qui adorent les idoles, hein, en faisant des invocations à autres que Allah, donc le Sheikh il dit, il mentionne, il explique ce verset, il dit, et ceux que vous invoquez en dehors de lui, c'est-à-dire ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, donc parmi les Aoussan et parmi les Aslam, parmi les idoles. Et les choses que vous adorez en dehors d'Allah, ça peut être un prophète que vous adorez en dehors d'Allah. Comme les gens qui adorent les prophètes, qui adorent les hommes pieux, qui adorent les saints, qui adorent les anges, qui adorent les djinns, qui adorent les tombes. Hein? Tout ça, c'est des choses qu'ils adorent en dehors d'Allah, Ils les invoquent en dehors d'Allah, Ils les prennent comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah et ils les adorent. Et ils leur font des douas. Et ils leur demandent d'exaucer leur, leur, leur, de, leur, euh, leurs invocations en dehors d'Allah. Donc toutes ces créatures-là qu'ils adorent en dehors d'Allah, Allah, Allah il leur répond, il leur dit, le cheikh, il disent, ça veut dire quoi Ils ne possèdent rien. Ils ne, ils ne possèdent rien de que ce soit peu ou beaucoup. Même al kitmir qui est la chose la plus insignifiante et la plus méprisable, la plus petite, des choses que quelqu'un pourrait posséder, eh bien, ils ne le possèdent même pas. Et ça, c'est pour montrer la négation générale de quoi que ce soit. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ne possèdent rien du tout. Et ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah Ces idoles, ces statues hein, Ces prophètes, ces anges hein, Ces tombes Ces arbres ces, Le soleil ou la lune ou autre chose Parmi les choses qu'ils adorent en dehors d'Allah Que ce soit les statues Les idoles Et les prophètes hein, Jésus, Marie Ou les statues que Les hindous adorent Parmi les différentes divinités de ces gens là Ou que ce soit Bouddha ou autre Hein? En dehors d'Allah, le Créateur, il ne possède rien. Rien du tout. Alors, comment pourront. Le, le Cheikh alors, comment peuvent-ils être invoqués hein? Comment peuvent. Est-ce que ces choses-là peuvent être invoquées Alors qu'elles ne possèdent rien. Elles ne détiennent, elles ne détiennent rien dans l'univers. Isa alayhi salam, Jésus, hein, que les chrétiens adorent comme un Dieu en dehors d'Allah. Ils ne possèdent rien dans l'univers, même pas une atome. De même que Marie, Mariam, sa mère, hein, elle ne possède rien dans l'univers. Ce sont des prophètes d'Allah. C'est-à-dire Isa, c'est un prophète d'Allah. Et Mariam, c'est une femme pieuse qu'Allah a choisie pour établir un de ses plus grands miracles sur la terre. Oui, sauf qu'ils ne méritent rien de l'adoration. Puisqu'ils ne possèdent rien, et ils ne peuvent contrôler rien. M'a yamlikuna min qitmir Intad'o'hum Intad'o'hum La yasma'u du'a'akum Donc in, in, à propos de, de, de ce que les idoles Adorent en dehors d'Allah Ils ne possèdent rien Comme on l'a expliqué Si vous les invoquez hein, Le sheikh il dit Ma'ahada Intad'o'hum La yasma'u du'a'akum إن تدعوهم لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم ولو سمعوا على وجه الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم eux se désolidarisent de vous et disent :« Gloire à toi, tu es notre protecteur en dehors d'eux. » Donc, le cheikh explique ensuite ce dit. Donc, après avoir mentionné que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah ne possèdent rien, même pas al-Qitmir, et on va voir que al-Qitmir, comme ça a été expliqué par plusieurs d'entre les salaf, Que c'est la pellicule qui enveloppe le noyau de la date Dans la date, à l'intérieur de la date Quand tu regardes, il y a le noyau Et par-dessus le noyau, il y a comme une petite pellicule très mince, blanche hein, Qui recouvre le noyau Et bien cette pellicule-là, hein, en arabe, ça s'appelle Al-Qitmir Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple Par quelque chose que les gens connaissent, pour, pour les faire réfléchir sur la faiblesse, hein, et l'incapacité de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, min Ils ne possèdent même pas le, le, la pellicule du noyau de date. Subhanallah. Et, il dit, et malgré ça, même si vous, même si vous les invoquez, Ils ne vous entendent pas. Pourquoi ils ne vous entendent pas Parce que c'est soit des, des, des, des créatures inertes, des choses inertes, hein? comme des roches, des pierres, des, des tombes, des arbres, hein? des rochers, des choses comme ça, des choses créées avec des choses inertes. Donc, les, les choses inertes, ils entendent pas. Hein? Et donc, ils ne peuvent pas nous exaucer. Hein? Et, ou bien ce sont des morts Parmi les morts, par exemple, ils vont adorer euh, et, et prier Jésus. Ben Jésus, il n'est pas mort, mais il est élevé aux cieux. Hein, hein, il est dans les, dans les cieux, comme Allah l'a élevé. Mais il ne peut pas entendre leurs invocations. Et même s'ils les entendaient, il ne peut, peut rien faire pour eux. Maryam, Marie, c'est une femme. Elle est hein, une femme pieuse, mais elle est morte et ne peut pas les exaucer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, et ces gens-là qui l'adorent, en dehors d'Allah parmi les soufis, eh bien, ils doivent réaliser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et donc il ne peut pas leur répondre, il ne peut même pas les entendre, hein? Et certains d'entre eux, hein, ils, ils disent non, mais les, les, les morts sont, les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils disent. Les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils ne sont pas morts. De même que les martyrs, Hein? Et donc à ça les ulama ont répondu, ils ont dit non mais c est, c est, c est, cette, en fait c'est que la vie dans le bar, là il est lorsqu'on meurt après la mort hein, personne nie que le prophète s'en il est mort, on l'a enterré hein, et il est maintenant dans al-barzakh, qu'est-ce qu'on appelle al-barzakh, c'est-à-dire euh, l'endroit où on attend la résurrection après la mort. Hein, Et c'est une autre réalité, dans, cette réalité, dans le bazar, il y a une autre réalité, une autre, une autre réalité différente de celle qu'on connaît dans cette vie d'ici-bas. Et donc, ceux qui sont vivants dans, cette, dans le bazar, parmi les prophètes et les martyrs et, et autres, eh bien, ils sont dans une vie, mais ce n'est pas une vie comparable à la vie de cette vie d'ici-bas. Et donc, ils ne peuvent pas, non, ils peuvent pas faire rien pour les gens qui sont dans cette vie. Hein? Ils peuvent même pas rien faire pour eux-mêmes Et donc D'essayer de, de prétendre Et de dire aux gens Que parce que les prophètes sont vivants dans leur tombe Que cette vie là c'est la même que la vie d'ici bas Et qu'ils peuvent faire pour toi La même chose que, que, que ce qu'ils pouvaient faire Lorsqu'ils lorsqu étaient vivants sur la terre Ça c'est un des plus grands mensonges hein? Et c'est une des plus grandes Shubha pour les gens qui appellent au shirk hein? Parce qu'ils essaient de faire croire aux gens que ça, c'est la permission de faire le shirk et d'appeler les morts. Parce qu'ils, soi-disant, les prophètes et les hommes pieux, hein, ils prétendent qu'ils sont vivants dans leur tombe Donc, on a le droit de leur demander de nous rendre des services ou de, de faire des doigts pour nous ou des choses de ce genre. Non, ça, c'est le shirk. Hein. Donc, si vous les invoquez, ils ne peuvent pas vous entendre. Premièrement, parce que c'est soit des choses inertes, hein, Soit que ce sont des êtres qui sont morts, comme les Auliyah, ceux qu'ils appellent des Auliyah, les saints, auxquels ils vont à leur tombe pour leur demander de les exaucer ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des, des formes de shirk. Ou bien des anges qui ne sont pas morts, qui sont vivants, mais qui sont préoccupés par l'adoration de leur Seigneur et qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Donc qui, peuvent, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes et donc si on a quelque chose à demander c'est pas aux anges qu'on doit le demander, c'est à Allah le créateur, pour que lui décide par la suite s'il veut nous aider ou non par ses anges c'est pas aux anges eux-mêmes de le faire de même que d'invoquer des djinns qui sont vivants mais qui font partie du rêve et qui sont des créatures comme nous et donc qui ne méritent pas d'être Invoquer ou d'être adoré en dehors d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a interdit même d'essayer de rentrer en contact avec ceux-là et de leur demander quoi que ce soit. Hein? Tout ça, ça rentre dans le shirk hein? Et il dit, voilà au samirou, fard Wadjilfar al t'audir. Si, on suppose seulement. Supposons qu'ils entendaient. Supposons qu'ils entendaient. Dans la tombe, ou bien qu'ils entendaient y aller, euh, ces idoles, ces roches, ces statues, hein, ces arbres et d'autres trucs qu'ils adorent en dehors d'Allah. Supposons qu'ils pouvaient vraiment entendre. Hein? <mint -titrage> aller, ils ne peuvent pas vous répondre, ils ne peuvent pas vous exaucer. Hein? Pourquoi Parce qu'ils ne possèdent rien. Le cheikh dit لان hum la, la shay'an. Wala yarda bi ibadati man abadahu. C'est-à-dire que même s'ils pouvaient vous entendre, ils ne peuvent pas vous répondre. Pourquoi Parce que, justement, ils ne possèdent rien. Ils ne possèdent rien de ce qui existe sur la terre. Hein? Que ce soit Isa, alayhis salam, Mariam, que les chrétiens adorent en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien dans l'univers, même pas un atome. Hein? Et toutes les autres... Chose que les hommes adorent en dehors d'Allah, ils ne possèdent rien. Hein? Wala yarda aksaruhum bi ibadati man abadahu. Et ces choses-là que les mushrikoun adorent en dehors d'Allah, eh bien, elles-mêmes, elles ne sont pas d'accord. hein? Elles n'approuvent pas de l'adoration qui leur est vouée. et, que, et de l'adoration qui leur est portée de la part de ces mushrikines. Hein? En justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكُمْ أَيْ يَتَبَرَأُونَ مِنْكُمْ C'est-à-dire, et au jour de la résurrection, ils vont se désavouer, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. Et ils vont se désavouer de vous, hein, et ils vont dire, Subhana ka anta waliyuna min dounihim. Ils vont se désavouer hein, de ce que vous faisiez comme shirk avec eux. L'invocation que vous faisiez pour eux. Lorsque vous les invoquiez en dehors d'Allah. Lorsque vous les adoriez en dehors d'Allah. Ils vont renier tout ça. Et ils vont dire à Allah. Ces choses que vous adoriez en dehors d'Allah vont dire. Hein, par exemple, les anges et autres que les... Mushrikun adorent en deur d'Allah, ils vont dire Subhanaka, gloire à toi! Tu es notre protecteur et notre allié en dehors de ceux-là, en dehors de ces idolâtres. Et ils vont dire Balkan ou Ya'boudou na l'djinn. Ce n'était pas nous qui les adorer, c'était les djinns. Akklaarou bihim Plusieurs d'entre eux étaient croyants en eux, c'est-à-dire, ils croyaient en les djinns. Parce que c'est les djinns qui, les shalpines, les incitait à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala hein et il y a d'autres versets aussi à ce sujet là justement euh يعني yani l'imam Ibn Kathir il explique justement à propos de ce verset là walazina tad'una min dunihi ay min al-asnam walandad allati hiya ala surati man taz'umuna min al-mala'ikati al-muqarrabin ma yamlikuna min qitmir قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوف والحسن وقتاده وغيرهم القتمير هو اللفافة التي تكون على نواه التمر أي لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا بمقدار هذا القتمير أتحدث الشيخ الأمام Ibn Kathir euh, que ce que euh, a, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne lorsqu'il dit ce que vous invoquez en dehors de lui, il s'adresse au, au Mouchrikoun parmi les idoles c'est quest ce que vous adorez en dehors d'Allah parmi les idoles, parmi les égaux que vous attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous les euh, fabriquez comme statue par exemple À l'image de ce que vous prétendez, d'entre les anges rapprochés ou autres, eh bien, ils ne possèdent même pas Al-Qitmir. Et Abdullah ibn Abbas et Mujahid, et Inkrimah et Atta, et Atiyat al-Awfi, et Al-Hassan, Al-Basri, et Qatada, et d'autres parmi les ulama des salaf ont mentionné que le Qitmir, c'est, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, la pellicule qui enveloppe le noyau de la date. Et qu'il ne possède même pas ça dans les cieux et dans la terre. Donc il ne possède rien. il dit :« مما تطلبون منها ويوم القيامة يكفرون بشرككم اي يتبرؤون منكم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قال تعالى واتخذوا من دون الله آله تلي لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك بعواقب الأمور وما آله وما تصير إليه مثل خبير بها Donc, le Sheikh, il continue l'explication de ce verset-là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. C'est-à-dire, les divinités que vous invoquez en dehors d'Allah elles ne peuvent pas entendre vos invocations. Ni Jésus, ni Marie, ni les saints, ni les anges, ni les djinns, ni les, hein, les autres choses que vous invoquez en dehors d'Allah. Parmi les différentes créatures inertes que vous invoquez que vous ou les morts, ils ne peuvent pas entendre hein, ce que vous demandez. Parce qu'elles n'ont pas d'âme, des choses de ce genre. Ou bien elles sont mortes, ou bien ce sont des choses inertes. Et même s'ils pouvaient entendre, ils ne pourraient pas vous exaucer parce qu'ils ne détiennent rien de ce que vous demandez. Et au jour de la résurrection, ils vont renier votre adoration pour eux et votre shirk. C'est-à-dire qu'ils vont se désavouer de vous. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran qui euh, mentionnent justement ce, ce point-là, comme le verset dans Surah al qasas Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette surah euh, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui, celui qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont insouciants et indifférents de leurs invocations, et lorsqu'ils seront lorsque les hommes seront ressuscités et rassemblés, eh bien, ils seront des ennemis pour eux et ils renieront leur adoration. C'est-à-dire, ils vont renier l'adoration qu'ils leur ont portée. Donc ça, c'est l'attitude des idoles envers les idolâtres qui les ont adorés. Et par exemple, aussi, il y a un autre verset. C'est le verset qui dit, « Et ils ont pris en dehors d'Allah. »« Ils ont pris des des Euh, en dehors d'Allah des divinités Qu'ils adorent Pour que ça leur serve de De puissance et de force Pour avoir de la force dans cette vie Pour avoir de la puissance et de la fierté Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kalla » Il dit « Non, certes, hein, certes non Ils vont renier leur adoration pour eux Et ils seront des ennemis Et des opposants pour eux » Kalla, Isa Maryam, hein, et les autres qui ont été adorés en dehors d'Allah, et Muhammad sallallahu alayhi ceux que les mushrikoun, croyants, qui adorent les prophètes, et les hommes pieux en dehors d'Allah, Hein? ceux qui adorent les awliya, les hommes saints, les hommes pieux qui sont sur le tawhid au jour de la résurrection, ces hommes-là qu'ils adoraient vont hein, se tenir devant Allah. Et quand Allah va leur demander, est-ce que vous avez accepté, est-ce que vous êtes d'accord avec, qu'est-ce que ces gens-là faisaient quand ils vous adoraient, hein? et ils vont tous nier, et ils vont dire non, hein, on n'a rien à voir avec ces gens-là. On leur a interdit de faire ce qu'ils ont fait, mais ils ont voulu le faire. Hein? Ils ont désobéi. Donc, nous, on est innocents d'eux. On n'a rien à voir avec eux. Hein? Et on est contre ce qu'ils font, et on est contre eux. Hein? Donc, ça, c'est des choses claires. Et même, et même dans le livre des chrétiens qui existe aujourd'hui, qui, qui est falsifié et qui est abrogé par le Coran et la Sunna, Il y a encore des, des, des versets qui mentionnent Justement que même euh, Ils disent même dans leur livre que ça, il va se désavouer d'eux C'est marqué dans un des versets Qui dit euh, qu'au jour de la résurrection Les hommes vont venir vers Issa Et ils vont dire N'est-ce pas qu'on avait chassé les démons en ton nom Et qu'on avait fait des choses en ton nom Et il va venir Et, il va, et Issa va, il va leur dire Allez-vous-en de moi Je n'ai rien à voir avec vous hein? Pourquoi Parce que Ils n'ont pas fait ça au nom d'Allah Ils ont fait ça au nom de Jésus hein? Et donc à cause de ça Allah va les renier hein? Et même Isa salam va les renier Et toute chose qui a été adorée En dehors d'Allah Au jour de la résurrection Va renier celui qui les adorait Hein <coughs> Et personne ne peut t'informer mieux que la personne qui est parfaitement informée, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut te donner l'information au sujet de la conclusion des choses et comment vont se terminer les choses mieux que celui qui est le parfaitement informé de ces choses, comme Qatada a mentionné à ce sujet-là. Il a expliqué, il a dit C'est à dire Allah subhanahu wa C'est lui qui est le mieux informé De tout C'est lui qui informera Ce jour-là les hommes Et Cheikh al-saadi il dit à propos de ce verset-là La <mères> a'hadun yunabbi'uka Asdaqu minallahi al-azim Al-khabir Fajzim bi'anna Hadha l'amr allahhi Nabba'abihi ra'yu ra'yu'aynin Fala tashukfihi Ola, temtarbihi, ola tamtar C'est-à-dire, personne ne pourra t'informer de manière plus véridique et plus et plus euh, vrai que Allah Subhanahu wa Taala, l'omniscient, le bien informé. Alors, sois certain de cette chose, hein, de ce, sois certain de ce qu'il t'a informé et de ce qu'il t'a donné comme nouvelle à ce sujet-là. Parce, euh, et tu dois en être euh, bien, certain comme si tu le voyais avec tes yeux Et tu ne dois avoir à ce sujet-là aucun doute hein? Il dit donc que ces versets-là comprennent donc des preuves et des évidences claires hein? Et convaincantes hein? et irréfutables au sujet, que, au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala C'est le marboud, c'est lui seul qui est adoré et qui doit être adoré et qui mérite l'adoration et que personne et rien en dehors de lui ne mérite d'être adoré parce que toute adoration qui serait offerte à autre que lui serait une adoration qui est totalement fausse hein? et rattachée et reliée à ce qui est faux et qui ne servirait à rien au serviteur hein? qui ne servirait pas du tout au serviteur Donc ça c'est pour confirmer le tawhid et pour nier les choubouhats et les arguments des gens qui appellent au shirk et qui font le shirk. Ensuite, les versets 15 et 16, Allah subhanahu wa ta'ala il dit <chabitude> « وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وزارة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا ذقربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير نبدأ سيرة الله الله تعالى يدي أوّفوا للزعم، Vous êtes les pauvres، ayant besoin d'Allah. Et Allah est le riche, hein? celui qui se, sou... qui se suffit à lui-même, le digne de l'ouange. S'il veut, il vous fera partir et viendra avec une nouvelle, créate, une nouvelle création. Et cela n'est pas difficile pour Allah. Hein? Et nulle âme n'aura apporté le poids d'une autre. Et si une âme qui était surchargée hein, appelait hein, une autre âme pour que, Elle, elle porte une partie de ce qu'elle qu a apporté, hein, eh bien, nulle autre âme ne pourrait l'aider, ou ne pourrait venir emporter quoi que ce soit, même si c'était un proche, un proche parent. Hein, et tu ne peux avertir, en fait, que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salade. Et celui qui se purifie ne se purifie que pour lui-même, et se vers Allah subhanahu wa ta'ala que la destination. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le cheikh dit qu'il s'adresse à tous les gens il leur informe de leur état et de leur description et qu'ils sont pauvres envers Allah Donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à tous les hommes sur terre. À toutes les créatures, à tous les hommes. Et il leur informe de leur état et de leur description et de leurs caractéristiques du fait qu'ils sont des pauvres ayant besoin d'Allah sur tous les plans et dans tous les points de vue. Ils ne peuvent pas se passer d'Allah. Et le chef commence à énumérer hein, différents exemples de la pauvreté des créatures et du besoin des créatures par rapport à leur créateur. Hein? Donc il dit Fouqara fi ijadihim Falawla ijaduhu iyahum lam yujadu C'est-à-dire qu'ils sont pauvres Dans le fait qu'ils ont besoin d'Allah pour être, pour exister même. Parce que si Allah ne les avait pas fait exister, ils n'auraient même pas existé. Si Allah ne les avait pas créés, ils n'auraient même pas ex... euh, été créés. Hein, ils n'auraient même pas existé. Donc, ils ont besoin d'Allah. Et ça, c'est le premier, la, la chose la plus importante. Hein? Deuxièmement, Fuqara fi ʿādādīm bil Quwa, wal et la chilaula etaduhu iyahum biha lamasta'du li ayi amal kan mais ont besoin d'Allah dans leur préparation dans leur, dans leur force dans leurs membres dans leur corps si Allah leur avait pas donné ce corps qu'ils ont et ces membres qu'ils ont et ces, et ces capacités et ces forces qu'ils ont de faire -ce ils n'auraient même pas été capables de faire quoi que ce soit Donc ils ont besoin d'Allah dans cette chose-là. Et les pauvres Ils ont besoin d'Allah, ils, ils sont indigents et pauvres. Hein? dans leur besoin d'Allah, dans la subsistance qu'ils ont besoin et dans les moyens qu'ils ont besoin et dans la subsistance et les forces qu'ils ont besoin, la nourriture et tout. Et toutes les grâces et, apparentes et cachées. Si ce n'était pas de la grâce d'Allah et de sa bonté qui a été facilitée pour eux dans les choses que Allah leur facilite, eh bien, si ce n'était pas de lui dans ces choses-là, ils n'auraient rien eu comme subsistance, ils n'auraient rien eu comme grâce de la part d'Allah spontanée. Et également, ils sont pauvres. Ils, ont, ils sont dans le besoin. Hein? Le Cheikh dit ils ont, ils ont un besoin d'Allah. Ils sont pauvres. Hein, devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait d'écarter d'eux les malheurs et les, les choses mauvaises, hein, les désastres et les calamités et les difficultés qu'ils ont, qu'ils ont à affronter. Parce que si ce n'était pas d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les, qui éloignait ces malheurs-là de leur, de leur personne et qui les délivrait de ces différentes calamités, hein, et qui enlève et, et retire d'eux leurs difficultés et eh bien ces difficultés là et ces malheurs seraient perpétuels et ne cesseraient jamais. في تربيتهم بأنواع التدبير. Donc ils ont besoin d'Allah et ils sont pauvres vis-à-vis d'Allah dans l'éducation que Allah leur a donnée, le fait qu'ils les élève et qu'il les fait croître et qu'il les aide à se développer et qu'il les, qu les fait se développer hein? et qu'il qu les aide donc à se former tout ça c'est Allah qui le fait hein? leur développement sur tous les plans, que ce soit intellectuel ou autre, c'est Allah qui leur donne la capacité d'avoir ces développements là et cette éducation là et cette compréhension là et toutes ces choses là qu'ils possèdent par la suite Même si eux, ensuite, vont essayer de s'enfler d'orgueil Et essayer de prétendre que ça vient d'eux-mêmes Et de leur propre capacité Peu importe quest ce que tu possèdes Ça vient d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ton cerveau, c'est Allah qui l'a créé Ton cœur, c'est Allah qui l'a créé Tes yeux, ta bouche Ton corps, c'est Allah qui l'a créé Tu penses que tout ça, tu l'as eu par toi-même Ou que c'est tes parents qui te l'ont donné. Non, même même tes parents eux-mêmes, ils sont même pas capables de choisir ou de décider qu'est-ce qu'ils vont avoir. Quand, il, quand le bébé est dans le ventre de ses parents, les parents peuvent pas savoir à l'avance hein est-ce que cet enfant-là va être en bonne santé ou non Est-ce qu'il va être infirme ou non Ou handicapé Ou est-ce qu'il va être, euh, être un déficient intellectuel ou non Est-ce qu'il aura des hein, des problèmes... Yani, euh, sur le plan de sa création ou non, ils ne peuvent pas garantir ça. Hein? Ils ne peuvent pas garantir ça. Et c'est seul Allah qui contrôle ces choses-là. c'est pas tes parents. Hein? Donc, malgré tout, il y en a qui prennent ces choses-là que Allah leur a données et qui les utilisent dans la désobéissance et dans le péché. Hein? Et tu vois parfois des des femmes, par exemple, qui disent, mais... Allah, il m'a donné un corps, donc j'ai le droit de, de en faire qu'est-ce que je veux, hein, et des hommes aussi qui pensent comme ça. il y en a qui disent, eh bien, oui, si, si Allah, il m'a fait de telle ou telle façon, et si je suis bien fait, eh bien, c'est pour montrer ça aux gens, hein, c'est pas pour le cacher. Alors que Allah, il t'a ordonné de le cacher, et de le montrer que à tes, hein, ton mari, hein, et que le mari ne le montre que à sa femme. Pas pour exhiber ça dans la rue, et pour faire la parade avec, et pour faire la fitna avec. Hein? tout ça c'est des exemples. ilayhi fi lahu, wa ils ont un besoin de lui. De l'adorer, de l'aimer, hein, dans leur amour pour lui, et dans, dans leur adoration pour lui, dans le fait de euh, purifier et rendre leur adoration uniquement et sincèrement pour lui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne leur donne pas le succès, hein, de réaliser cette, cette, l'importance de cette, de cette chose-là, eh bien, certes, ils vont périr, et ils périssent, et leur âme devient Corrompu et leur cœur et leur état devient pervers et corrompu également. Fouqara un ilayhi fit Ça, on le voit, hein, le fait que les gens qui se détournent de l'adoration d'Allah seul et qui tombent dans le shirk ou dans la mécréance, on voit l'état de leur cœur par la suite. Hein? Et on voit que pour eux, par la suite même, plus rien ne fait de sens. Dans quoi que ce soit de leur vie, de leur existence. Et que pour eux, Le bien et le mal n'existent plus. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décident qu'est-ce qui est bien et qui est mal. Et c'est le résultat de ça. C'est quoi C'est qu'ils tombent dans les pires formes de perversité et d'impureté et d'égarement. Et ils s'imaginent faire le bien. Et ils s'imaginent faire le bien, sans avoir aucune certitude de ce qu'ils font. Maar daar zijn het niet. het niet. En daar zijn het niet. Maar daar zijn het niet. Maar daar zijn het lam Maar daar zijn het Et ils ont, ils ont besoin d'apprendre de cette science pour justement être capables de réformer leurs œuvres et leurs actions, pour être capables de faire des, des choses qui sont bénéfiques pour eux. Si ce n'était pas du fait que subhanahu wa ta'ala leur a enseigné, ils n'auraient pas été capables de rien faire de ce qui est bénéfique et bon pour eux. Tout ce que l'homme apprend, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. hein. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné la capacité même à l'homme de parler. Hein et qui a donné la connaissance des mots et des choses. Tout ça, ça vient d'Allah. Et la capacité d'apprendre différents langages, même des langages qui sont même pas humains parfois, et d'inventer même des langages. Comme maintenant, on est, on est en train de voir des gens qui inventent des langages informatiques et toutes sortes d'autres langages. Tout ça, c'est la capacité que Allah a donnée à l'homme. Ça vient pas de l'homme lui-même. C'est Allah qui a donné à l'homme L'intelligence et la capacité d'être capable d'arriver à ces choses-là, et ça c'est rien par rapport à la science que Allah a et possède. C'est des petites choses. Donc ils ont besoin de la science d'Allah. bi Sawa ash'aru bi ba'd anwa' al-faqr am lam yash'uru. C'est le cheikh dit zikr ils ont besoin d'Allah par nature. Dans dans ils ont besoin en soi de Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa signification et dans toutes les euh, considérations ils ont besoin d'Allah Qu'ils s'en aperçoivent ou qu'ils qu ne s'en aperçoivent pas. Qu'ils réalisent les différentes formes de besoins et de pauvreté qu'ils ont vis-à-vis d'Allah, ou qu'ils ne le réalisent pas, ils ont tous un besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils, parfois, il y en a qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont orgueilleux, qui refusent de prosterner leur, leur front devant leur créateur et d'admettre leur faiblesse. Et il y en a même qui vont jusqu'à même essayer de défier leur créateur. Hein? الله ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره بكل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفه عين وأن يعينه على جميع أموره ويستسحب هذا المعنى في كل وقت <mogelijkhessing> dus dit is het om de mensheid van de God die van de Dus dit Maar celui d'entre les hommes die de succes heeft die de succes heeft in deze dingen c'est celui die continu en in les différentes situations en in tous alle états à témoigner de sa pauvreté et de son besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les aspects de sa religion et dans les affaires reliées à sa dunya et qui s'humilie et qui s'humilie et qui se rabaisse devant Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le laisser à lui-même, même pas d'un clignement d'un œil Hein Et il lui demande de l'aider dans toutes ses affaires Et qui continue à euh, être accompagné de cette signification-là Et de ce sentiment-là à chaque instant hein? Et donc celui-là, c'est celui qui, euh, bien entendu, risque le plus d'être supporté par l'aide L'aide totale de son Seigneur et de son, de son, de son Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui est plus miséricordieux pour lui que même la mère envers son enfant, parce que Allah Subhanahu wa Taala est plus miséricordieux envers la créature, envers l'homme que la mère envers son propre enfant. al hamid, et c'est lui qui est celui qui se suffit à lui-même. الذي الحميد الذي له الغنى التام من جميع الوجوه فلا يحتاج إلى الى ما يحتاج اليه خلقه ولا يفتقر الى شيء مما يفتقره اليه الخلق وذلك لكمال صفاته وكونه Donc le Sheikh il dit que Allah c'est al-Ghani celui qui est riche il se suffit à lui-même is est tellement riche qu'il est riche de façon absolue et totale dans tous les plans En les plans et dans tous les points de vue et qu'il n'a besoin de rien de ce que sa créature a besoin et qu'il n'a besoin de rien Hein? Et qui n'a aucun, aucun, aucun besoin, peu importe le besoin hein? par rapport au besoin de sec, il n'a aucun besoin des besoins de sa créature à cause de la perfection de ses attributs et à cause du fait que ces attributs-là sont des attributs de perfection et de majesté. ta'ala al khalq fi dunya Donc, et parmi les exemples de sa richesse, ce qu'il a donné justement à sa création, yani la richesse dans cette dunia et dans l'au-delà. « Alhamdulillah l'alhamid fi dâtihi wa asmaihi li annaha <transluté> husna wa awsafihi li kauniha ulia wa af'alihi li annaha fadl wa ihsan wa adl wa hikma wa rahma wa fi awaminihi wa nawahihi » Faux alhamid, men, eh, op wat in, en, en, en, en, en, en, en, en, Il est en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, de en, Hein, dans cette dunia et dans l'au-delà. Donc en lui-même, il est digne de louange. Il est digne de louange par ses noms, parce que ce sont les noms les plus parfaits et les plus beaux. Et par ses attributs qui sont les plus parfaits et les plus élevés. Et par ses actions, puisque ses actions sont des actions de grâce, de bonté, de justice, de, de sagesse et de miséricorde. Et également, il est digne de louange dans ses ordres et dans ses interdictions. Donc, il est digne de louange dans tout ce qui est dans tout ce qui est dans tout ce qui est par rapport à lui et à sa personne. Donc, en lui-même, il est digne de louange, et il est digne de louange par rapport à ses grâces et à ses faveurs, hein, à ce qui vient de lui. Et donc, il est Il est celui qui est digne de louange dans sa richesse et dans le fait qu'il se suffit à lui-même et il est riche par sa louange. Hein? Il est riche par sa louange. N'a'am. In yashat yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma ذالika ala Allah bi azeez. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut il vous fait partir si allah voulait il vous ferait disparaître il ferait surgir une nouvelle créature et cela n'est point difficile pour allah le sheikh il anna murad in wa tahdidun wal wa anna mashi'atahu غير قاصره عن ذلك ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء وفي اعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر Donc le cheikh explique que ce verset-là, il implique ou il, il peut avoir euh, différentes significations, il peut être compris de différentes façons. Une des significations peut être que si Allah le veut il, veut, il peut vous faire disparaître, oh vous les hommes, et il peut ramener une autre création que vous, qui est plus obéissante que vous. Et il y, a donc dans, il y aurait donc dans ça une menace pour nous de, du fait de périr et d'être détruit, et qu'il est capable de le faire, il a la volonté, s'il aurait la, la volonté, il serait capable de faire cette chose là et ce serait facile pour lui. Et ça pourrait être également dans le sens que euh, dans le sens de nous, de nous affirmer la résurrection, et que Allah subhanahu wa ta'ala, si euh, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, yani sa volonté, elle est, elle est euh, toujours exécutée en toutes choses, et que dans le fait de nous faire rev revivre après la mort, euh, yani après la mort, il, il, il nous fait réapparaître, et il nous recrée, ...comme une création nouvelle... ...dans le sens que... Euh, ce, ...le sens de ce verset-là... ...aurait plutôt... ...la signification... ...de la résurrection en fait... ...de la vie après la mort... ...et que Allah ...s'il veut... Euh, ...lorsqu'il lorsqu il décide... ...de euh, nous faire mourir... eh bien... ...il nous fait mourir... ...et il nous fait ressusciter... ...au jour de la résurrection et il nous recrée comme une nouvelle création sauf que le temps et le terme de, ce, de cet événement là il a déjà été prédestiné et qu'il ne peut pas être devancé ni retardé c'est à dire que Cela n'est pas difficile pour Allah, euh, dans le sens que ce n'est pas impossible pour lui, et euh, ce n'est pas quelque chose qu'il est incapable de faire. Donc ça c'est dans le tafsir de Sheikh al de ce verset-là. Nous on va s'arrêter aujourd'hui à l'explication de ce verset-là, puis on continuera demain, bi'ivnillah, euh, la suite. Donc barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbi ajma'in wa adamu insha Allah assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh